ジャンプ Que le peuple crève de faim, ta conscience est perdue, r e m a i s l à entre mes mains. Je suis venu sauver ton âme, fils. Fini le matériel, place au spirituel. Et pour le rituel, je te confisque tout, tes demeures, tes grosses caisses, tes bijoux et tes sous. Je te coupe du monde, je te promets l'appel au paradis, mais la tente sera longue. En pâte à mâcher pour que vous croyez que votre argent n'est pas gâché. Pour l'instant, priez devant une photo de moi. Je viens relever les comptes une fois par mois. Les pauvres n'ont pas de place dans ma secte. Ils ne m'apportent rien donc je les rejette. Ou j'en prendrai un pour l'exemple, histoire de prouver la bonne foi qui règne dans mon temple. Ce n'est pas un squat mais un business. C'est fauché, tu files, je me fous de ta détresse. Maître à quoi, Kanzakai Un faux nom pour une vraie racaille. Dans ma secte, misérable insecte, blade t infecte, je t'éclate d'un très sec. Tu n'as aucun respect vis-à-vis -vis de ta vie. Entre dans ma demeure, le temps des incompris, indécis. Ta mort sera ta quête du paradis. L'entre des démons et de mes frères ennemis, je t'ai suivi. J'ai parcouru ta misérable v i e malheureusement. Aujourd'hui, trop de monde oublie que ma secte te bête. Je fais le comeback et à patte en bloc, un stock de duc ou duc pour un plastique. v i e n et m a s t i c savourer ta vie, il faut que je la nique. Comme je kiffe, c'est le vrai panard. l e r fait même croire le soir que ma semence égale mon savoir. Cinq années de travail de longue haleine pour endoctriner ces gens et me faire relabel. Je profite à max, évite les taxes, roule en Mercedes, réalise tous mes fantasmes sur le sexe. Los Angeles, un petit saut au casino, je brasse des liasses au bras d'une pétasse au gros lolo. Et quand cela devient dangereux, y'en a qui les rassemblent et y foutent le feu, c'est fou. Les thunes qu'on peut se faire avec les crédules lorsque l'on est une crapule sans scrupules. ファンに入のも怖い。